à Froome En dernière semaine, pas assez jusqu'à présent, mais il s'accroche à son soigneau à Mario, son rêve jaune, comme il l'appelle. Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux d'RTL sur le Tour de France. Et pour finir, je ne me déplace pas à vélo, mais en traîneau, je suis, je suis, je suis. Le Père Noël, bien sûr. Alors vous allez me dire, ce n'est pas de saison. Ah non mais, mais si, mais si, mais si, car le congrès mondial des Pères Noël s'achève aujourd'hui à Copenhague. 125 bons hommes en rouge ont fait la fiesta pendant trois jours. Ils ont, ont, ont échanger <rire> des petits tuyaux sur les cadeaux, je sais pas. Parmi eux, Donato Mastrorio, le Père Noël français. Il a 84 ans. Ça fait 22 ans qu'il porte la haute Et Sophie Jousselin l'a joint pour RTL. Cachy, Uves, no. Je suis le Père Noël, l'authentique Père Noël naturel. Ici, beaucoup de Père Noël, ils ont des belles barbes, mais ils sont factices. Et c'est quand ils viennent le matin qu'ils s'habillent. Ils deviennent des vrais Père Noël que les enfants adorent. Hein? Ah, bingo, bingo. C'est magique, je dirais même folklorique, de retrouver tous les Pères Noël du monde. Il y a beaucoup de Pères Noël qui sont très grands. Les Pères Noël norvégiens, suédois, 1m80, 1m90. Mais il faut dire aussi qu'ils sont bien remplis. Ils font 120 ou plus de kilos. Ils sont énormes. <rire> Moi, à côté, je suis beaucoup plus petit. Je fais 1m70. Internet. Exclusive du Père Noël par Sophie Juslin. Ah, pour un 20 RTL. juillet, quand même, c'est un, c'est une très belle exclusivité. belle, belle performance, il y a pas à dire. Bon, à vélo, en traîneau, pourquoi pas, à cheval. Le quintet se court cet après-midi à Vire. Et voici les pronostics de Claude Pierre Santi. Le 18, Buxy Malone. Le 16, Al Capone Jet. Le 11, Verzeg, Sarisé Le 5, Harlequindem. Le 17, Ulster du Vénoux. L'As, Bel Ami. Le 13, Twig. Et le 7, Arnaud de Beaussens. 18, 16, 11. 5, 10 17 As 13 7 et la dernière minute de Claude Piersanti c'est le 5 Harlequin dem Merci Isabelle Choquet pour le journal On vous retrouve demain oh Avec plaisir à demain, à demain. RTL 9 vers 10 à suivre euh, Passe ton bac d'abord La rue du Bac avec Laurent Deutsch notre balade dans les rues de Paris aujourd'hui Suivez la tournée Folio sur mer tous les jours sur l'antenne de RTL. Pendant l'été, le vélo triporteur Folio fera étape chaque jour dans une nouvelle ville pour vous proposer des idées de lecture d'été en poche. Prochaine destination, la Bretagne, des dimanches RTL Petit message, Peugeot en forme de première fois. Cet été, pour la première fois, profitez de trois ans d'entretien, de garantie et d'assistance offerts sur des Peugeots suréquipés. Et comme c'est la première fois...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 Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année Allo patron, si je vous dis, l'Asie est à nos portes Je te réponds, arrête de faire des chichis Ah oui mais justement, en ce moment chez Lidl, ils font pas de chichis hein. La boîte de litchi de 255 grammes est à 99 centimes Moins d'un euro la boîte de litchi chez Lidl C'est pas vrai ah, Chichi, c'est le vrai prix patron, 99 centimes Et des litchis euh, pelés et des doyautés, hein. C'est comme nous quoi, on est mal hein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 Et nous poursuivons notre balade dans les rues de Paris Tous les matins de cet été avec Laurent Dodge. Bonjour Laurent Bonjour Jérôme Et alors ce matin vous nous parlez de la rue du Bac Oui, alors rassurez-vous, nous sommes en vacances Et les lycéens qui ont dû passer cette terrible épreuve Qu'est le baccalauréat Et eh bien la rue du Bac n'a rien à voir avec cette épreuve de, de, de fin de cycle pour les lycéens Mais c'est en, en, en rapport avec un bac Qui est un bateau à fond plat Et qui permettait de franchir le fleuve De traverser la Seine et passer de la rive gauche à la rive droite Alors, je vous situe, on est au 16e siècle. Catherine de Médicis, qui est la reine de France, a décidé d'agrandir son palais du Louvre, sur la rive droite. Elle fait construire un, un nouveau palais, qui sera le palais des Tuileries. Et pour ce faire, on va donc acheminer des pierres qui viennent des carrières de Vaugirard et de Montparnasse, au sud de Paris. Donc, on va créer un petit chemin qui va s'appeler la rue du Bac, qui mène au Bac pour permettre aux pierres d'aller sur le chantier du palais des Tuileries et de construire le palais pour la reine. Et le Bac va bien finir par disparaître au profit d'un pont. Et oui, et ça a été euh, lors d'un fait d'hiver terrible euh, Du Louvre, Louis XIII a assisté à un, à un chavirement, un bac. Il y a des Parisiens qui se sont donc noyés dans la Seine. Et à partir de cet événement terrible, Louis XIII décidera la construction d'un pont. Ce sera le Pont Royal. Louis XIII en a été le témoin. Exactement, le témoin et donc le, le, le, le décideur qui vraiment a, a voulu mettre un terme à ces, à ces transports un peu précaires, un peu dangereux. Parce que vous savez que des accidents en bac, c'était très fréquent d'ailleurs... Pour ceux qui connaissent un peu Paris et le Pont de Neuilly, qui est un axe très fréquenté pour aller en Normandie, eh bien, le Pont de Neuilly, lui aussi, avant le XVIe siècle, c'était un bac. Mais un jour, Henri IV, avec sa femme, la reine Margot et ses trois enfants, il a franchi la Seine pour aller du côté de Saint-Germain-en-Laye, euh, euh, de vers la Normandie, et eh bien il a chaviré lui aussi. Mais bon, Henri IV était invincible, il a plongé dans l'eau, il a sauvé ses trois enfants, il a sauvé sa femme, malgré. Bah, il, a il aurait peut-être mieux fait pendu parce que c'était la reine Margot. Mais bref, il les a sauvés et à partir de ce fait d'hiver, il décidera, pour la sécurité de tous, de construire sur le pont de Neuilly un pont pour que ce soit plus stable quand on franchit la Seine. Et alors aujourd'hui, il y a combien de ponts à Paris Aujourd'hui, il y a 37 ponts à Paris. Et méfiez-vous, parce que le plus ancien, c'est le pont neuf. Construit en 1607. Inauguré en 1607 avec Henri IV. Merci Laurent. Merci à toi. Et à demain. À demain. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Laffont. RTL, il est tout juste 9h15. Tout juste 9h15, j'étais ravi de vous accompagner depuis 6h30 avec vous Caroline. Et on va vous retrouver demain merci à 6h30 et demie avec tous les auditeurs de RTL. L'heure à 9h15 de retrouver Bruno Guillon et Caroline Diamant. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour Caroline et merci. J'ai envie bonjour de vous dire merci. Bruno, mais Caroline. nous aussi. Merci quoi. parce que ce matin, grâce à vous, j'ai su qu'il y avait un dress code à respecter au travail. Ah. Vous et alors. Coup, coup, non, vous, train mais comme vous voulez. Vu comme je suis venu en espadrille, je voulais savoir s'il n'y avait pas une brigade de l'espadrille qui passait. Alors Faites très attention, elle est effectivement dans les studios. <rire> J'ai su que c'était la fête nationale en Colombie, d'accord oui. J'ai su qu'en 1967, il y a eu la première grève du cœur. Voilà, je suis fan, Jérôme, je voulais vous le dire. Mais... Voilà, je me réveille avec vous à 6h30 <rire> et je crois que je vous aime. Et vous n'en avez pas perdu une minute. <rire> Merci, Bruno. Rendez-vous demain À demain À demain, à demain au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 Bye bye L'huile sèche pur essentielle minceur aux 18 huiles essentielles 100% naturelles. Affine, tonifie, gomme les capitons. Effet anticellulite, 95%. Peau raffermie, 100%. A votre tour, pur essentiel minceur en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Découvrez le coffret pur essentiel minceur et tous anticellulite offerte.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 Le Grand Quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant Bonjour, bienvenue sur RTL Merci de nous accompagner, chaque matin 9h15, 11h, c'est le grand quiz de l'été et dès maintenant vous pouvez appeler le 3210 Vous serez en direct sur RTL pour jouer Vous pouvez vous inscrire également en envoyant RTL par SMS au 74900, nous allons être également à l'affût des réseaux sociaux que ce soit sur Facebook, Twitter ou encore Instagram, un seul hashtag, un seul mot dièse RTL quiz avec un seul Z, et quand je dis nous, c'est que j'ai une nouvelle fois la chance. D'être accompagnée par la seule, le l'unique. On l'appelle Bondor Woman, certes, mais dans la vie privée, nous l'appellerons Caroline Diamant. Bonjour Bonjour Effectivement, dès que je fais quelques cercles sur moi-même et tombe. que je sens mon fouet, c'est assez impressionnant. Bonjour à tous Comment ça va Caroline Vous avez profité de cette belle journée caniculaire d'hier Oui, j'ai essayé de me réfugier dans tous les endroits frais que j'ai trouvés. Je crois qu'on a un peu tous fait ça. Les vraiment. hypermarchés, cinéma et autres endroits endroits accueillant, <rire> les endroits où il y avait de la clim. Eh bien, ce matin, nous allons essayer de vous apporter un peu de fraîcheur, un peu de bonheur et on va commencer à jouer tout de suite. J'ai envie directement d'aller à Cannes, rejoindre Florent. Bonjour Florent. Salut Bruno, salut Caro, ça va bien euh, Salut, <rire> j'aime bien ce petit côté euh... Caro tout de suite. Bien sûr. Mais bien sûr. Alors je dis Cannes, c'est à côté de Cannes en fait, vous habitez à Mougins. Oui, tout à fait. Florent, quelle est votre profession Je suis prof de maths, donc en vacances. Très bien. J'adore. J'adore les profs de maths. Alors moi, je les aimais bien. En retour, ils me l'ont très peu rendu. <rire> <rire> ah oui C'est pas dans ce sens-là. Non mais j'aime bien le, leur, leur façon de penser comme ça. Euh, j'aime bien parce que souvent, ce sont de bons joueurs d'échecs et de bons joueurs de poker. Ouais, moi, j'ai souvenir de ces, de ces profs de maths le jour où ils rendaient les contrôles, qui m'appelaient en disant « Guillaume <rire> !» Et je me disais, j'ai dû foirer quelque part. Euh, au secours Thalès, appelez-moi Pythagore d'urgence. Bon, Florent, un oui. peu de mathématiques. Un plus, un plus, un plus, un plus, un plus, un plus, un plus, un plus. Ça peut vous amener à 12, 13, 14, 15 points peut-être. C'est ce que je souhaiterais entendre ce matin. Que vous cumuliez un maximum de bonnes réponses aux questions que va vous poser Caroline, car c'est le principe du grand quiz de l'été. Une minute, d'accord Pour répondre okay. à un maximum de questions, vous allez être le maître étalon de cette première heure. C'est-à-dire que votre score va définir eh bien, ce qu'il faudra battre pour tenter de gagner un séjour à Disney. Car c'est ce que nous vous offrons ce matin une nouvelle fois. Séjour féerique en famille à Disneyland Paris pour 4 personnes. Tout frais payé pendant 2 jours. Florent, Caroline va vous poser oui. les questions. Si d'aventure vous ne savez pas, le mieux est que vous passiez. D'accord Ça marche. Ouais, Ok. Carreau, si je vous a appelé Carreau, je me permets. Eh bien oui, Bruno. Est-ce que vous êtes prête Alors, Flo, t'es prêt <rire> Ouais. Vas-y, Top chrono, c'est parti. Dans le film Le Dîner de Conque utilise Jacques Villeray pour fabriquer une réplique de la Tour Eiffel. Des allumettes. Comment appelle-t-on le cri de la chèvre euh, Elle belle. Combien cube a-t-il de face Six. Quelle est la spécialité de la ville de Vire Euh, L'Andouillette. Quel acteur fut marié à Madonna de 85 à 89 Sean Penn. Quel pays organisera la Coupe du Monde de Foot en 2018 Alors là, euh, la Russie. Qui a écrit le livre Gargantua Pendant, euh, euh, Rabelais, pardon. Qui présentait l'émission Temps X à la télévision Les frères Bob Benneuf. Quel chanteur pop décédé en avril dernier était surnommé le kit de Minneapolis Prince. Dans quelle ville française se trouve la cité de l'espace euh, Toulouse. De quel moyen de locomotion le Grand Bill est-il l'ancêtre euh, L'avion. La farine de blé noir est aussi appelée farine de... Saratin. Bon, alors... De quel moyen de locomotion le grand bi est-il l'ancêtre Vous avez dit l'avion, non, la bicyclette, le vélo, c'était pas mal. Il euh, y a quelques bonnes réponses, on va revenir dessus dans quelques secondes, mais moi je voudrais quand même qu'on se fasse plaisir. Parce que vous avez attaqué en répondant brillamment à la question concernant le film Le Didet de Con qu'utilise Jacques Villeray pour fabriquer une réplique de la Tour Eiffel, vous avez répondu des allumettes, mais combien Il donne la réponse lui-même Alors, combien d'allumettes 2000 346 422 Waouh Et attendez, c'est pas fini, combien de tubes de colle Monsieur Pignon Oui On va tout de même aller à ce dîner <rire> Et vous savez quoi, puisqu'on est dans une parenthèse cinématographique Je ne résiste pas à l'envie Et même si la question n'avait strictement rien à voir Puisque je vous demandais Comment appelle-t-on le cri de la chèvre Il s'agit du bellement Petit extrait du film la chèvre Avec Pierre Richard Vous m'avez traité d'abrutis Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un titre me traite d'abrutis, je ne connais pas. Je le regarde et je m'en vais. Eh bah tire-toi alors. Vous avez de la chance. Bon, euh, on a cru l'espace d'un instant que vous aviez cumulé 10 bonnes réponses, Florent. Ah. Et il y a un endroit où le bas blesse. Et je peux vous dire qu'il est y une discipline sur laquelle nous ne rigolons pas ici dans le grand quiz de l'été. C'est la bouffe Et on peut laisser passer beaucoup de choses Hier par Je exemple, on a fait une petite erreur En parlant de la capitale de la Guyane C'était Paris, on a dit que c'était Cayenne C'était une erreur, mais à coup Mais par contre, mon andouillette Vous allez la laisser à trois Parce que la spécialité de la ville de Vire C'est l'andouille Ah d'accord Eh oui, et c'est euh, spécialiste qui vous le dit. <rire> ça, je vous confirme. Bon, ce qui nous fait un total, euh, tout de même, de 10 bonnes réponses, cher Florent. Ces 10 bonnes okay. réponses, je l'espère, vous permettront de gagner tout à l'heure, à la fin de cette première heure, ce séjour à Disneyland de Paris. Mais dans un premier temps, permettez-moi de vous offrir une montre RTL. Merci beaucoup. À Merci. tout à l'heure Florent. À tout à l'heure. Oh, ça commence bien cette émission. C'est parfait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 Le grand quiz de l'été. Vous jouez avec nous ce matin sur RTL. Il vous suffit d'une minute pour tenter de repartir avec ce séjour à Disneyland Paris pour 4 personnes et serez sur le gâteau une nouvelle fois aujourd'hui. Il y aura 1000 euros cash à vous offrir. Vous appelez RTL au 3210, le temps d'écouter Boulevard des Désert et Bruxelles. Si je ne te connaissais pas encore, notre aventure Audrey de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, Quelle aubaine, j'aurai la langue délicieuse J'aurai une part de moi milleuse Que j'aurais pu nous désormais Oh mon amour, qu'avons-nous fait Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore Je suis de ceux, mais tu es le seul Qui reste planté à Bruxelles Si j'étais celui, toi tu es la seule Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles Si j'étais celui, toi tu es la seule Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles Si l'ignoré tout de toi Tranquille pour qu'on le soit, si on ne s'était y jamais vu, je m'attraita fesses à ton insu, j'aurais le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile, ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus, je suis de seul qui reste au port, je sais qu'on devait rire encore, je suis de seul, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule, si je reste ici.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 Quand tu danses, et du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian, que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine cool. même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore, il y a ceux, et il y a seul qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici.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 Boulevard des airs extrait de l'album Bruxelles Vous êtes toujours sur RTL et vous RTL, pouvez je... le grand quiz de l'été <rire> Ça s'appelle se prendre un jingle en pleine tête Ça va, c'est pas trop douloureux Non, ça fait pas mal, écoutez Ça m'a un peu recoiffé. C'est ça Bon, vous pouvez jouer, vous alliez le dire, Caroline Et c'est ce que nous allons faire maintenant Puisque vous allez accueillir Aude Qui s'est inscrite par SMS Qui a envoyé RTL au 74 900 Absolument, bonjour Aude Bonjour Caroline, bonjour Bruno Bonjour Aude Aude, vous savez qu'il vous faut une minute, une seule pour atteindre le rêve, un séjour à Disneyland de Paris ou alors 1000 euros cash. Pour l'instant, oui. Florent nous a donné 10 bonnes réponses. Vous savez qu'avec 11, vous avez des grandes chances de le battre. Mmh. Euh, oui, parce que je pense que vous êtes bon en calcul. Donc, je vais proposer à Bruno de vous poser des questions. Vous allez répondre le plus rapidement possible. Surtout, oui. si vous avez des hésitations, vous passez, parce que le but, c'est d'accumuler le maximum de bonnes réponses et de battre ce score de 11. Aude Ce serait bien, oui. Eh ben, écoutez, c'est Vous savez quoi, pour vous détendre un peu, je vais vous mettre ça. Puisque j'ai vu que vous faisiez de la danse orientale, Aude. Oui. Alors, est-ce que dans la danse orientale, il y a la fameuse danse du ventre Ah bah oui Oui, c'est euh, ce qui englobe en fait. Les, les gens englobent avec la danse du ventre, mais il y a plein d'autres danses. D'accord. Il y a le Saïdi, il y a la Perse, il y a, il y a beaucoup d'autres danses que la danse du ventre en elle-même. Moi, je, je, fais plus je fais très bien la danse du ventre. Ouais, oui. Moi j'ai du moi... mal parce que comme j'ai le ventre très plat, ouais. c'est vrai que ça ne marche pas bien. Alors moi qui n'ai pas cet avantage c'est que dans la danse du ventre il y a un exercice qui consiste parfois et on le voit dans un film euh, mettre une pièce sur le ventre et faire remonter la pièce. Oui. Et bien je l'ai fait une fois, on a perdu la pièce les amis Vous <rire> voulez qu'on lance un appel pour la retrouver Aude Oui Une minute Oui Vous êtes prête Oui il faut, Je suis aussi, allez on y va. En gastronomie, comment appelle-t-on la cuisse du mouton Le gigot Quelle créature diabolique fait-on fuir avec des gousses d'ail Le, le euh, vampire En France, dans quelle ville se déroule chaque année le festival de la bande dessinée Mais, euh, Je passe Dans quel sport joue-t-on avec une raquette et un volant euh, Le badminton Combien de temps dure le sommeil de la belle au bois dormant 100 ans. Tous les 4 ans, le vent des Globes s'élance de La Rochelle. C'est vrai ou c'est faux Vrai. Qui a écrit le roman La Peste Je passe. À quelle célèbre troupe de théâtre appartenait Thierry Hermite oh, euh, le Sandide. Quelle est la capitale du Sénégal oh, euh, je sais plus. Je... Merde, merde, merde, merde, je passe. Quel boxeur a mordu l'oreille de son adversaire Evander Holyfield Python. Dans quel état des états unis se trouve l'université de Harvard euh, Washington Quelle est la couleur du slip de Superman euh, Rouge Oui. D'ailleurs il faudra qu'on me dise hein, au niveau du dress code il en a combien dans son dressing des slips euh, Superman Il change pas souvent je trouve. Mais c'est pas très grave vu qu'il le met sur le collant. C'est vrai. Donc d'un point de vue odorama c'est moins. C'est moins, oui, voilà. c'est moins, moins, moins agressif. Non. Bon Aude, vous, vous sentez comment là sur ce questionnaire C'est une catastrophe On va voir, oh là là Oh là là, tout de suite les grands mots Positivons, je rappelle que le score à battre C'est Florent pour l'instant Qui a eu 10 bonnes réponses Avez-vous eu 10 bonnes réponses Eh bien, non. on va vérifier ça tout de suite <rire> Avec notre amie Caroline Tout à fait Alors vous savez que ce sont des gousses d'ail Qui empêchent les vampires De s'approcher de vous En revanche, mmh. le fameux festival de la bande dessinée Se déroule à Angoulême mmh. Oui Et oui, et se déroulera d'ailleurs, je précise aussi, le Festival du film francophone du 23 au 23 août. Oh. Non, <rire> c'est Du 23 du, au 23, 23, 23 août. août c'est un pas être festival long. très court. C'est ça. Non, oui. Alors, vous rajoutez 5 et ça sera du 23 au 28 août. <rire> <rire> alors, le badminton, vous aviez raison. La belle au bois dormant dort 100 ans, nous sommes d'accord. En revanche, le vent des globes ne part euh, absolument pas de la Rochelle, mais des sables d'Olonne. Et oui, car la Rochelle ah. est en Charente-Maritime. Oui. À la différence des sables d'Olonne de qui, eux, sont en Vendée. Et puis, Thierry l'ermite appartenait bien sûr à la troupe du Splendide. Je ne résiste pas à l'envie de vous passer un petit extrait du Père Noël et une ordure. Pierre Mais vous faire des cheveux, vous savez On a le pire. Excusez-moi madame, monsieur, je suis affreusement en retard, mais les enfants m'ont retenu et j'étais obligé de porter un collier à un couple de vieux. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer. Je filme. Bonsoir. Joyeux Noël, quand même Et, et bon réveillon et Vous savez quoi Je vais être un peu cabot, j'en je mets un autre extrait parce que je suis fan. <rire> mais cette fois-ci, euh, des bronzés fondus du ski. Vous voulez bien ou pas Vous me dites oui, vous me dites non. J'en ah je... ai plein ma besace Moi je vous dis oui, je chante même. Allez, et toi, le des neiges. Michel Blanc, Thierry Darmite. Bon enfin, j'étais à deux doigts de conclure, euh, t'as tout foutu en l'air. <rire> je sais pas si moi tu à te casser la gueule tiens. T'as trop une non Ouais, ça doit être salon <rire> Je pourrais me les refaire, mais une éternité euh, Et on avait quoi l'autre Alors on avait Albert Camus Qui est l'auteur de la peste euh, mmh. Vous avez passé, parce que j'imagine, dans l'urgence C'est Dakar qui est la capitale du Sénégal oui. Et non pas merde, merde, merde <rire> Alors, En revanche <rire> Je vous taquine, pardonnez-moi Et enfin La fameuse université de Harvard Se situe à Boston Dans le Massachusetts mmh. Mmh. Massachusetts. votre consort Isabelle Mergaud des grosses têtes oui, euh, aura beaucoup de mal à ah oui elle ça préfère aller temps. à Boston en fait, que dans le <rire> je vous confirme bon Aude 7 bonnes réponses bon j'ai une bonne nouvelle et une bonne nouvelle et une mauvaise la mauvaise c'est que ce ne sera pas assez bien sûr pour le séjour à Disneyland Paris qu'on va offrir à la fin de cette heure. la bonne c'est par contre je vous offre une montre RTL Aude d'accord oui. oui je vous embrasse Pas de soucis, bonne Mais, journée. Bonne journée, merci à vous, Aude, vous Aude. aussi. Vous enfin. avez une minute, comme Aude l'a fait à l'instant, comme Florent l'a fait ce matin. Eh bien, vous nous appelez au 3210. Vous allez jouer au grand quiz de l'été sur RTL. Ça marche également par SMS. RTL envoyé au 74 900. Les questions de l'histoire.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 des 37 mois 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par détail sur peugeotwebstore.com. le grand quiz de l'été sur rtl bruno guillon caroline oh. diamant et merci d'être là comme chaque matin sur rtl caroline et moi même pour vous accompagner jusqu'à 11h et pour vous faire jouer vous avez une minute pour jouer avec nous vous pouvez gagner un séjour à disneyland de paris pour 4 personnes ou encore un chèque de 1000 euros vous nous appelez au 32 10 le temps d'écouter imagination sur RTL avec Just an Illusion RTL le, le grand quiz le grand quiz de l'été et vous jouez avec nous ce matin pour tenter de repartir avec des séjours à Disneyland Paris je vous rappelle que c'est pour quatre personnes que vous allez découvrir le nouveau spectacle le Mickey et le Magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée qui dit givre dit un peu de fraîcheur et Dieu sait qu'on en a besoin encore une fois aujourd'hui dans la plupart des régions de France et tiens point météo du côté de Meudon où nous attend Marc qui a appelé le 30 de 10 bonjour Marc et bienvenue sur RTL bonjour Bruno bonjour Marc bonjour Caroline quel temps à Meudon aujourd'hui oh, il fait chaud il du fait bon. chaud je vous confirme Marc quelle est votre oui. profession Alors je finis mes études de médecine. D'accord, ah, donc étudiant en médecine, vous finissez vos études, vous avez donc 52 ans, c'est ça C'est 52-53, ça, ça dépend s'il a redoublé. C'est ça. <rire> <rire> Marc, vous avez des passions dans la vie, euh, un petit peu de sport, je vois que vous pratiquez le tennis. Euh, oui. Comme, comme un hobby ou euh, vous êtes classé Non, alors j'étais classé, mais là j'ai plus trop le temps de, de faire des tournois, donc plutôt, euh, plutôt un hobby là. D'accord, et puis le cinéma avec un acteur fétiche Oui, alors j'adore Louis de Funès. Vous savez quoi Je crois que c'est un point commun Qu'on a tous dans ce studio Pour le plaisir Un petit extrait de Louis de Funès Je veux que tu me donnes des nouvelles De mon argent qu'on m'a pris Alors vous a pris de l'argent Oui Et je vais te pendre C'est une monnaie C'est une bah, On dirait le directeur d'Hertel Quand on offre chèques de 1000 euros Je dis oui, je dis oui Je dis oui Marc, c'est ce que je oui. vous souhaite de gagner ce matin Caroline va vous poser des questions Vous connaissez le principe Il va oui. falloir... Il va falloir que vous ayez au moins 10 bonnes réponses pour prétendre au séjour à Disneyland Paris que je décrivais tout à l'heure. Mais si ces 10 bonnes réponses, vous me les donnez d'affilée, et eh bien, en plus, vous aurez 1000 euros cash. D'accord, Marc Je l'espère, oui, oui, parfait. Je vous laisse en compagnie de Caroline. Je rappelle une chose, si vous ne savez pas, vous passez. D'accord. Top chrono, c'est parti Quel acteur surnomme-t-on Bébel J'en pas le mettre bon nom. Quel célèbre détective habite 221 Becker Street à Londres Euh... euh, oh, je, euh je, je passe. Quel est l'outil utilisé en géométrie pour mesurer des angles euh, Un rapporteur. De quel instrument jouit Vettorner en euh, L'accordéon. Que signifie le M de M6 euh, le média. Qui a réalisé le film L'Auberge Espagnole Clapif. À quel groupe de rock irlandais doit-on les chansons « Sunday Bloody Sunday » Du tout. D'après la légende, quel animal aurait bouché le vieux port de Marseille mmh, bah, Une sardine. Quel jardinier a réalisé les jardins du château de Versailles euh, le, le, le, le, le nôtre. À quel pays appartiennent les îles Canaries euh, L'Espagne. Quel alcool compose le cocktail appelé « Bloody Mary » Vodka. En superficie, quel est le plus petit département de France métropolitaine euh, La Corse. Eh non, c'est Paris avec seulement ah oui, 105 oui. kilomètres carrés. Allez, ah. on revient ensemble sur vos réponses et si vous le voulez bien, cher Marc, avant de voir ensemble combien de bonnes réponses vous m'avez données. Euh, bonne réponse en tout cas à Bébel. Quel acteur surnomme-t-on Bébel Le gigantesque Jean-Paul Belmondo. Ces trucs-là, on ne devrait jamais avoir à s'en servir. D'autant qu'on peut obtenir les choses autrement. J'en suis sûr. Mais, en demandant, Pardon messieurs, pourriez-vous ôter vos pantalons s'il vous plaît <rire> J'ai dit ôtez vos frocs <rire> euh, Non c'est juste un, un extrait hein, Caroline, oubliez-vous <rire> tout de suite, arrêtez <rire> ça tout de suite <rire> oh, oh, oh. Je ne suis pas ce genre de femme Sherlock Holmes habite bien Sherlock, entendu oui, de, je, 221 je, je, je, je, Baker Street je, je, je, Baker Street c'était euh, cette chanson de Jerry Rafferty. d'ailleurs c'est un personnage fictif, Sherlock Holmes mais si vous allez au 221 de la rue, euh, la rue Baker donc Baker Street à Londres il y a euh, ses bureaux, etc on peut visiter, les gens sont persuadés qu'il a existé alors que pas du tout, voilà, c'était la petite anecdote du jour, je vois que ça a passionné les gens de ce studio vraiment. Mais, euh, non, non, non excusez-moi la prochaine une... fois, jetez-moi jetez une tongue au visage Non, non, j'ai une préférence pour le héros Hercule Poirot, ils sont ennemis C'est vrai. Que signifie le M de M6 C'est vrai que c'était pas illogique de dire média puisque c'est Une chaîne de télévision, mais c'est Métropole, euh, ce M majuscule. Et pour le reste, vous étiez plutôt pas mal, notamment pour le Bloody Mary, qui oui, est composé entre autres d'alcool, euh, à savoir de la vodka, à laquelle vous rajoutez du jus de tomate, du jus de citron, du céleri, du Tabasco et de la Washington sauce. <rire> et on embrasse Isabelle Mergo à nouveau. <rire> Neuf bonnes réponses, Marc. D'accord, c'est parfait. Bon, bah, bah, neuf bonnes réponses, c'est pas assez pour le séjour à Disney. Bah, vous, ah, vous vous en, en doutez, mais vous recevrez cette montre RTL que vous avez fièrement gagnée. Euh, vous choisissez le modèle masculin ou féminin oh, En féminin. et bah qui l'en souhaite cadeau. ainsi Elle <rire> s'appelle comment Marc. Elle s'appelle Emmanuel. Emmanuel, on embrasse Emmanuel. <rire> Belle journée, Marc. <rire> Merci. On vous embrasse. Allez, vous avez encore le temps là, avant 10h, de gagner ce séjour en famille à Disneyland Paris. Vous êtes en train de nous écouter sur RTL. Vous vous dites, mais j'ai les réponses moi à ces questions. Je veux jouer. Eh bien, qu'à cela ne tienne. On vous attend. Il vous faut une minute pour repartir avec ce séjour à Disneyland Paris. Et cette minute, vous la prenez On nous appelant maintenant au 32-10. Alerte, forte chaleur. Tous à votre bouteille de saint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 Le grand quiz de l'été sur RTL. <rire> Tout l'été, nous sommes là, vous avez une minute, vous appelez le 3210. C'est ce qu'a fait la délicieuse Nathalie que nous avons en ligne. Bonjour Nathalie Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bonjour Nathalie, Nathalie. C'est la panique à bord. Oh ben oh. Pas, oh là là. Attendez, il ne faut pas paniquer. Alors, cela dit, je peux vous remettre quand même un petit coup de pression et non. vous rappeler <rire> mais non, ne paniquez pas, mais mais le score à battre, c'est 10 bonnes réponses. Ouais, voilà. Mais, mais il n'y a pas de raison de paniquer. Il faut prendre le, Vous savez comme disent les footballeurs, il faut prendre les questions les unes après les autres. Ils prennent les matchs les uns après les autres. Et puis Donc, ils disent aussi, l'important c'est surtout les trois points. Le coach est ravi. Il parle aussi un peu comme ça, vraiment. Écoutez, alors je vois que vous avez euh, une passion pour Pascal Obispo. Ouais, je le trouve super. Vous aimez le physique, les chansons Le physique, oui, mais j'aime la personne. C'est une belle personne. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est une un belle personne. On aimerait, enfin je l'ai vu plusieurs fois en concert, il est, il est super avec, euh, il est proche du public, il, il, laisse, il se laisse approcher, c'est génial. Eh bien écoutez, il sera certainement très ravi de cet hommage que vous lui faites et vous avez raison, j'ai travaillé avec lui, j'ai eu cette chance et c'est oh. un homme absolument charmant. <rire> Ce qui n'empêche pas que vous devez vous reconcentrer, mettre Pascal Obispo un peu à distance, peut-être la y. musique en fond sonore pour vous si ça vous aide à vous se concentrer, et Bruno va vous poser des questions, vous n'hésitez pas à passer une minute, le score à battre, c'est 10 bonnes réponses. Allons-y. Nathalie, si vous êtes prête, je le suis aussi, top chrono, c'est parti. Avec quel objet l'héroïne de Basic Instinct tutelle ses victimes Euh, J'ai pas, un pic à glace. À quelle marionnette des guignols de l'info doit-on l'expression « Ah, ciao, bonsoir euh, euh, » PPDA. Combien de kilomètres parcourt-on lors d'un marathon 42. Sous quelle Qu mer passe le tunnel qui relie la France et le Royaume-Uni La Manche. Quel appareil utilise le médecin pour écouter les battements de cœur Le stéthoscope. Au golf, comment s'appelle la zone de gazon tondu ras autour du trou Green. Quel pasteur afro-américain a obtenu le prix Nobel de la paix en 1964 euh, Martin Luther King. Quel prix a reçu Eric Orsena pour son livre à l'exposition coloniale en 1988 le prix Goncourt. Sur quel pays Richard Coeur de Lyon a-t-il régné au XIIe siècle L'Angleterre. Quelle céréale est utilisée pour fabriquer du pop-corn Euh, je passe En gastronomie, ma... comment appelle-t-on un coq castré euh, Je passe Comment s'appelle ce chapeau oh, mexicain chapeau. à bord très large un... un sombrero Quel acteur français a réalisé et joué dans Ne le dit à personne euh, euh... Guillaume. Ouais, non, non. Guillaume Canet, Canet j'adore que lui. Oh là là. Qu vous savez quoi Vous avez très très bien commencé et dans la panique d'une mauvaise réponse, oui. vous chutate. Eh j'ai dit le chapeau, j'ai dit le maïs, mais, mais voilà. Oui Mais après et le chapeau mexicain. El sombrero. C'est sombrero, oui, oui, oui, oui. Tout à fait. Non, non, non, non, non, non, Caroline. Les réponses de Nathalie. On les bah analyse voilà, ensemble. C'est nul alors Mais Non. <rire> oh, écoutez, non, pas d'auto-flagellation. Vous allez voir ça. Vous avez raison, Sharon Stone, la divine, dans le film qui l'a fait exploser grâce à un croisement de jambes que j'ai plusieurs, à plusieurs, à plusieurs, euh, plusieurs fois tenté, sans le même succès. Et c'est effectivement un pic à glace qu'elle utilisait. C'est Hacha au bonsoir, était effectivement par le bon et le grand PPDA. Vous avez raison, le marathon, c'est 42 km, Pour être très exact, c'est 42 km 195. Oui. C'est la distance qu'il y avait entre Athènes et la ville de Marathonès, en Grèce. Vous avez raison, le tunnel sous la Manche euh, le tunnel qui relie les royaumes, le Royaume-Uni à la France c'est la Manche, c'est avec un stéthostop qu'on écoute le cœur, vous pourriez écouter celui de Pascal Obispo ouais. la prochaine fois que vous le verrez, c'est un green qui nous permet de jouer au tennis, euh, le prix Goncourt a effectivement été obtenu par Eric Orsena pour son livre l'exposition coloniale alors vous avez passé sur la céréale utilisée pour oh, fabriquer du maïs. pop-corn, c'est le maïs, ça vous ouais. est revenu un peu tard je l'ai dit mais oui. Oui. Quant à la en quant au coq que l'on castre, eh bien écoutez, on en fait souvent un repas de Noël et c'est le chapon. Le chapon. Oui. Voilà. Nathalie. Oui. Nathalie, vous Bruno. Êtes, Mais Nathalie, vous êtes en train de paniquer. Pourquoi vous paniquez Nathalie mais je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai pas réussi à compter les réponses, donc je ne sais Nathalie, pas. Nathalie, respirez. Prenez une grande respiration. C'est fait. Prenez une grande respiration, soyez zen. Parce que vous avez dix bonnes réponses. Ah, super. Nathalie, vous avez dix bonnes réponses, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes à égalité. Oui. Vous êtes à égalité avec Florent, qui est de retour, qui a joué avec nous en début d'heure. Florent. Oui, bonjour. À dix bonnes réponses, tous les deux, je vais vous de devoir vous départager avec euh, une question.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 C'est le livre de vos vacances. Oui. Mes chères filles, je vais vous raconter de Marisa Bruni tedeschi Ses chères filles, ce sont Valéria et Carla, ses fiertés, célèbres, indépendantes et généreuses. Un... Dans son livre, toi, Marisa oui. Bruni tedeschi leur raconte sa jeunesse dans l'Italie fasciste, maïsie, ses grandes histoires d'amour et sa passion pour le piano. Dis, Loin des clichés, elle parle aussi de son fils disparu, Virginio, et dévoile les secrets du Cap-Nègre et de l'Élysée.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 Le grand quiz de l'été sur RTL Mais quel suspense Quel suspense Nathalie a joué avec nous il y a de cela Quelques minutes en direct sur l'antenne d'RTL Et au 10. elle s'est retrouvée Sous le feu de nos questions Auxquelles elle a apporté 10 bonnes réponses Nathalie, est-ce que ça va Moyen Florent. <rire> Florent. Florent a joué avec nous En début d'heure Et Florent a lui aussi donné 10 bonnes réponses Ça va Florent Pas du tout. <rire> L'issue de ce duel, c'est quoi C'est un séjour féerique en famille à Disneyland Paris pour quatre personnes. Et quand nous avons des auditeurs à égalité, nous leur posons en préambule, hors antenne, une question censée les départager dans ce cas de figure. Euh... La question était, chère Caroline... En moyenne, sur un an, combien de Parisiens sont hospitalisés parce qu'ils ont glissé sur une crotte de chien Très honnêtement, vous auriez répondu quoi, euh, Caroline Très honnêtement, étant donné que moi, je ramasse systématiquement ce que fait mon chien, j'aurais dit pas beaucoup. Vous aurait... ce chien, comment il s'appelle Mais Charlie, Charlie est une star. Ah mais je suis passé à côté de Charlie. Charlie a posé pour le Vogue Italie, excusez-moi. Oh Oh, sorry <rire> sorry. Bon euh, alors donc on va enlever les crottes de Charlie On va compter celles des autres qui sont pas forcément enlevées D'après vous Florent Combien sur un an de parisiens sont hospitalisés Parce qu'ils ont glissé sur une crotte de chien Vous m'avez dit Vous dit 12. Okay. Vous avez dit 12. Nathalie, vous avez dit... Oh, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit 250 et je regrette. Je voulais dire 0 à cause des motocrottes. Mais bon, j'ai pas réfléchi. Eh bien, vous savez quoi Il vaut mieux vivre avec euh, des remords que des regrets. Ne regrettez rien. La bonne réponse, c'était 650. C'est pas vrai. Nathalie, c'est gagné C'est génial. Je vous adore. Nathalie Je vous adore, oh, Je vous sens émue, ça fait ouais, plaisir. Ouais, ouais, ouais, parce que j'ai pas l'occasion de partir et c'est super. Oh, c'est génial je suis Pour Laurent, je suis désolée, mais pour Laurent, Laurent. Bravo, Nathalie. Mais en tout cas, j'ai pas l'occasion de partir et je vais partir avec mon petit-fille Albatiste que j'embrasse très très fort. Oh, peur, et vous mon me faites plaisir, gros. vous me faites plaisir. Vous savez quoi, ce séjour va être féerique. C'est pour 4 ouais. personnes. Vous allez découvrir le nouveau spectacle le Magicien, puis chanter avec l'héros de la À la reine des neiges pour une fête complètement givrée deux jours de rêve avec les entrées illimitées pour les deux parties, vous pouvez faire l'aller-retour autant de fois que vous voulez dans la journée et pendant les deux jours vous pourrez le faire, vous serez logé au Sequoia Lodge et bien entendu on vous offre les déjeuners d'accord C'est super, je vous embrasse, j'adore Caroline que je vais retrouver avec plaisir sur les grosses têtes Merci beaucoup Nathalie, on est ravis pour vous Vous m'avez beaucoup ému. On vous embrasse Merci. Nathalie, on embrasse également Florent Allez, si vous aussi, vous voulez vivre ce genre d'émotion en direct sur RTL eh bien vous nous appelez maintenant On va rejouer dans quelques minutes au 3210 où vous envoyez RTL au 74 900 Vous écoutez la première radio de France C'est RTL, il est 10h Les infos avec Julien Célier. Bonjour à tous. Garde à vue prolongée pour une connaissance du tueur de Nice. Cet homme de 22 ans est entendu depuis quatre jours. Il avait notamment reçu un SMS de Mohamed Lawesh Boulel. SMS qui faisait référence à des armes. Au total, cinq personnes restent auditionnées dans les locaux de l'antiterrorisme. De son côté, l'Assemblée a adopté vers 5 heures ce matin la prolongation de l'état d'urgence prolongation pour six mois. Le projet de loi a été voté par 489 voix contre 26. Après 7 7 et demie de débat, le texte passera dès aujourd'hui en commission avant d'atterrir au Sénat. Retour au calme ce matin dans le Val d'Oise, des feux de poubelles, de voitures, des affrontements avec les forces de l'ordre ont duré toute la nuit à Persan et à Beaumont-sur-Oise. Cinq gendarmes ont été blessés, un suspect interpellé. À l'origine de ces violences, la mort d'un jeune homme après son interpellation. Arrêté dans une affaire d'extorsion de fonds. il serait décédé d'un malaise cardiaque. Le trafic a repris ce matin, Gare du Nord à Paris. Hier soir, il avait été interrompu. 4 heures, la raison, un incendie sur un transformateur électrique provoqué par un acte de malveillance. La SNCF a porté plainte sur RTL ce matin. Le directeur du réseau Île-de-France a promis le remboursement des 100 000 voyageurs touchés. Plus de 600 pompiers toujours mobilisés à Corins dans le Var. Le feu de forêt est enfin fixé depuis quelques minutes. Il a dévasté plus de 600 hectares depuis lundi. La bourse de Paris, elle a ouvert en hausse, plus 0,56%. Hier, le CAC 40 avait reculé de 0,63%. RTL Tour de France 2016 L'étape du jour, Christian Olivier Le tour qui s'attaque aux Alpes, départ réel à midi 15 En attendant, coup d'œil sur l'étape du jour avec vous, Christian Olivier et Laurent Jalabert. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert bonjour Bonjour Après votre carnet de route matinale sur l'antenne de RTL Présentation de la 17ème étape 100% Suisse. Étape 100% Suisse, départ de Berne et arrivé à fin haut et dans le canton du Valais. 30 derniers kilomètres tout en montée avec le col de la Forcla, une petite redescente et la montée finale de longue de 10 km à 400 pour arriver à fin haut et une montée vraiment exigeante à plus de 8% et demi de moyenne. Bref, un menu idéal pour ceux qui ont encore de l'appétit, pour les grimpeurs, bien sûr, et, et ceux qui rêvent de se hisser sur le podium, voire de renverser le maillot jaune. 184 500 km 500, c'est long. Et je résumerai cette journée en disant qu'il y a 150 km pour les baroudeurs à se lisser dans une échappée et prendre suffisamment d'avance, pourquoi pas, pour jouer la victoire d'étape. En cas de peloton groupé, À proximité du col de la Forcla, nous assisterons à une bataille au sommet avec peut-être Nairo Quintana pour renverser la hiérarchie et pourquoi pas mettre en difficulté le maillot jaune. Nous verrons cela tout au long de la journée. Départ à midi 15. Laurent Jalabert, bonne journée. Merci. À tout à l'heure, Christian et Laurent. Course à suivre, bien entendu, en fil rouge sur RTL. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Energy, fournisseur d'électricité et de gaz. Les courses à virer aujourd'hui, voici les pronostics Le Claude de Pierre Santil. il vous propose De jouer le 18, le 16, le 11 Le 5, le 17, l'As Le 13 et le 7, je répète 18, 16, 11, 5, 17 As, 13 et 7, dernière minute Le 5, le temps du soleil quasiment Partout pour l'instant, mais la dégradation Arrive par l'ouest, quelques pluies Des orages qui vont traverser la France petit à petit Tout au long de la journée, les températures Entre 22 degrés à Charbourg et 35 À Lyon cet après-midi, il fera 31 À Paris, 10h 4 minutes, très bonne journée à l'écoute de RTL vous retrouvez Bruno Guillon et Caroline Diamant pour le Grand Quiz de l'été, c'est à vous les amis Merci Julien, on vous retrouve tout à l'heure dès 11h sur RTL Le Grand Quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant Soyez les bienvenus sur RTL, c'est votre rendez-vous tous les matins, merci d'être aussi nombreux là à nous rejoindre, notamment sur les réseaux sociaux la page Facebook de l'émission Le Grand Quiz de l'été que je vous invite à venir rejoindre pourquoi Parce que vous pouvez y laisser des photos et d'ailleurs Caroline, je me disais qu'il était peut-être temps de lancer notre défi selfie du jour, ces petites photos qu'on aime vous demander euh, vous savez comment ça se passe vous prenez une photo, et puis on choisit cette photo, on vous contacte en message privé, et là vous Donnez votre numéro de téléphone et vous vous retrouvez en direct Pour jouer à l'antenne avec nous Alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chaleur On avait fait le, le selfie où on se désaltère hier Tout à fait Je propose le selfie couvre-chef Je propose le, Parce que tout à l'heure dans une de vos questions Nous avions le sombrero <rire> Alors attention, si vous n'avez pas de sombrero sous la main Ça oui, marche aussi, ça marche aussi le Une le casquette couvre-chef. La, la casquette Ça marche <rire> La cascata, bien dans sûr. Ce cas -là. Le béret beretos. <rire> ah oui, vous allez tous me les faire l'espagnol. Euh, alors après, on la caplinas. Le... Ah, la caplinas. Le bobos. <rire> Bref, vous mettez quelque chose sur la tête, vous vous prenez en le, photo, vous plaît. Posez... Le chapeau melones. Ah, chapeau melones. <rire> On me dit que c'est lourd. Alors, <rire> euh, vous <rire> envoyez cette c photo long, non <rire> avec le mot dièse, le hashtag RTL Quiz et vous mettez un seul Z à Quiz, et on va jouer avec vous avant 11h, on reste sur le coup de l'émotion de Nathalie qui tout à l'heure a remporté ce séjour féerique en famille à Disneyland Paris, et eh bien il y en a un autre pour vous à gagner durant 7 heures. et si vous avez écouté entre 9h15 et 10h en vous disant mais je sais, je peux le faire si vous trépignez d'impatience à l'idée de jouer avec nous eh bien arrêtez Arrêtez de trépigner <rire> Appelez le 3210 Ou envoyez RTL au 74900 Et à n'en pas douter Vous serez en direct avec nous Sur l'antenne de la première radio de France Le temps d'écouter Jane Com That you are, Jedi. I, I'm yours, even if time has passed. Take me. Jane et Comme sur RTL <rire> RTL Le grand quiz de l'été Le grand quiz de l'été grand quiz de l'été, merci d'être là pour jouer avec nous comme chaque matin moi j'ai envie qu'on y aille tout de suite avec Stéphane Bonjour Stéphane Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour Stéphane Bienvenue sur l'antenne d'RTL, vous habitez où Stéphane J'habite à Saint-Mamay ah bah... Côté de Maurèges au loin, Fontainebleau Seine-et-Marne Seine-et-Marne, tout à fait Vous êtes conducteur d'engin Oui, conducteur d'engin Et alors, c'est vrai que nous, euh, nous vous demandons, hors antenne, euh, des petites informations Parce qu'on aime bien vous connaître, vous, éditeur d'Artel, de mettre un, mm -hmm. un, un visage sur vos voix euh, et des passions Et c'est vrai que on demande souvent quel est votre chanteur préféré Vous avez répondu, j'ai pas de chanteur préféré oh, Non, j'ai pas spécialement de chanteur préféré euh, J'écoutais pas mal de musique avant, mais bon, euh, beaucoup de funk, beaucoup de soul Euh, mais bon, j'ai pas spécialement, je suis préféré, préféré non. Oui, vous êtes vous êtes ce qu'on appelle éclectique. Exactement. Un petit peu de funk. Let's go gay, oui, ça fait. Let's go gay, let's Moi je fais ça pour vous détendre Stéphane Et pourquoi il convient de vous détendre Parce que c'est vous qui allez attaquer cette nouvelle heure avec un séjour à Disneyland Paris à gagner, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure Nathalie Mais moi, oh oui, Nathalie, oh oui. elle m'a dressé les poils J'étais ému avec ce séjour qu'elle a gagné Et eh bien je vous souhaite de gagner également Stéphane ce séjour à Disneyland Paris Vous avez des enfants Oui, deux enfants Bon bah, ce serait génial, les enfants plus la euh, maman Oui Tout oh le bon oui. monde à Disney, tout ferait payer pendant deux jours Caroline ah. va vous poser des questions D'accord Elle est là, elle est tapie dans le coin du studio Caroline <rire> Tel un ange comme <rire> ceux que vous conduisez Non, <rire> tel un ange, un ange tout court Vous répondez à un maximum de ces questions Par des bonnes réponses Et vous pouvez gagner ce séjour en fin d'heure Et peut-être si vous cumulez 10 bonnes réponses d'affilée gagner 1000 euros Stéphane, est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt Caroline l'est également, top chrono c'est bon, parti bon. Que signifie le sigle CDD CDD, passe. Le cri de la belette et la belote, vrai ou faux Faux. Quelle émission Julien Courbet a-t-il lancé sur TF1 en 1994 Euh, sans aucun doute. Quel était le grade de Dreyfus quand éclata l'affaire Dreyfus Euh, oh là là là là Quel fromage utilise-t-on pour faire un tiramisu Euh. Mascarpone. Dans le film de Tim Burton, qui joue le rôle d'Edouard aux mains d'argent euh, Johnny Depp. Quel nom donne-t-on au tour cycliste d'Italie oh, Comment appelle-t-on un mouton entier cuit à la broche Un mouton entier cuit à la broche, c'est un euh, <rire> Quel numéro porte la célèbre route qui traverse les États-Unis d'est en ouest Euh, la route, euh, la 76 Quel était le métier d'Olivier Marchal avant d'être réalisateur Pass. Comment s'appelle le célèbre oh, révolte Ah bon? Oh. Stéphane. Oh, y, euh, catastrophe. Oh. Non, non, non, non, non. non. Eh, mm -hmm. Stéphane, Stéphane, pas de catastrophe. Vous êtes le premier candidat de l'heure. On ne sait pas ce que vont faire les gens qui vont jouer après vous dans un premier temps. Deuxième deux chose. Mais oh. oui, mais vous savez, c'est l'apanage des jeux radio ou télé. Quand on écoute, quand on est téléspectateur ou spectateur, on se dit, oh, c'est simple. Et puis une fois qu'on est dedans, on est dedans ah ouais. jusqu'au couvre en général. Ah ouais, ouais je transpire et tout. Mais, Stéphane, détendez-vous, asseyez-vous et nous allons revenir ensemble sur vos différentes réponses. Ouais. Le CDD. Le CDD, oh, contrat à durée déterminée. Bien oui. sûr, évidemment, mais vous allez voir, et là je suis sûr qu'en revenant posé oh. tranquille, ça va aller tout seul. Le cri de la belette et la belote, vous m'avez dit oh, que c'était faux. Et ouais. non, c'est vrai, la belette belote, ah c'est bon fou et, ouais, et, et alors quand elle crie deux fois, elle rebelote en plus <rire> Et des fois, elle disent de d'air Si elle est en colère ah, vous savez que, euh, La belette n'est pas dernière euh, Le grade de Dreyfus Quand éclata l'affaire Dreyfus Le fameux j'accuse euh, ah, il, est... il était capitaine D'accord okay. Le tour cycliste d'Italie Aucune idée Mathilde. Ah, je savais pas Si, je vois des cyclistes Les jambes épilées Ah voilà, le fantasme s'arrête là tout de suite. Du coup. <rire> euh, comment appelle-t-on un, un mouton entier euh, cuit euh, à la broche C'est la période, l'été, on en fait beaucoup avec des flageolets, j'adore ai ça, moi, c'est le méchoui. Euh... Oui, vous en faites beaucoup chez vous bah, euh, Pas non? beaucoup, non, mais oui, c'est méchoui, bien sûr. Oh. Et enfin, le métier d'Olivier Marchal Avant d'être réalisateur. il c'est pas, était... pas policier eh, si, il était policier. Oh, euh... Il a quitté définitivement <rire> la police en 1994. Et eh, vous voyez là. Avec le recul Vous en, oh. y en aurez eu euh, Au moins une dizaine De bonnes réponses 4 oh, noir oh, Je <rire> mm. Quatre réponses Oh la honte Non non Pas de honte Ce suffisant oh Pour oh, gagner bien. ses jours à Disney On verra ça tout à l'heure Stéphane dans un premier temps Je vous offre une montre RTL D'accord C'est gentil merci. Allez peut-être à tout à l'heure. On vous embrasse Stéphane. Au revoir merci, Stéphane. Au revoir. Est-ce que l'on peut rappeler le défi selfie s'il vous plaît Caroline? Quelle photo faut-il envoyer avec le hashtag RTL Quiz? Une charmante photo où l'on se protège notre délicate et votre délicate tête avec un, un couvre-chef. Oui, n'importe lequel. Pas n'importe lequel, même improvisé. Bien Donc sûr. vous avez la tête couverte. Bien sûr. Ah oui, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut que ça couvre la tête et que la photo soit sympathique, agréable et nous la choisirons. Et en une minute chrono, c'est vous qui aurez peut-être la chance de partir à Disneyland Paris ou alors de gagner 1000 euros cash. Hashtag RTL Quiz et puis toujours, bien entendu, les SMS. Vous envoyez RTL au oh, 74 900... RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, allez en non, hein. Lidl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 Et pour accompagner notre duo, un autre duo ce matin sur la première Radio de France. Souvenez-vous, 1985, Goldman Jones, je te donne sur RTL. donne je te donne mes, notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo, une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine, ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais Je te donne ce que ce que je I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indécible espoir, les questions que. Donne ce que j'ai, ce que je Quand je suis en train de chanter pour éviter la fuite massive d'auditeurs. Mais <rire> je suis fan de Jean-Jacques Goldman, j'y peux rien. Et Michael Jones. À l'instant sur RTL, souvenir, je te donne Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL, sur RTL. Et nous vous donnons du plaisir sur RTL mmh. tout l'été avec ce avec ce quiz magnifique. <rire> je, je crains que vous ne vous moquiez un, un chouïa de moi oh, bah alors écoutez euh, jamais de la vie je vous respecte trop pour ça Caroline j'ai envie d'accueillir tout de suite Béatrice Béatrice qui a eu la bonne idée d'appeler le 3210 et de s'inscrire pour jouer avec nous bonjour Béatrice bonjour Caroline bonjour Bruno bonjour je Béatrice Pas avoir entendu Bruno chanter quand même ah, non, oh mais... non ne regrettez pas <rire> <rire> comment vous dire <rire> euh, non non c'est pas mon euh, mon principal atout la chanson non non je vous confirme mmh. ah. je pense Que Béatrice aurait eu envie de quitter la France que d'aller loin, loin, loin. <rire> bon, Béatrice, dites-en un peu plus sur vous. Vous, vous habitez où Vous faites quoi dans la vie Alors, oui, j'habite dans les Yvelines. Je ne suis pas très loin de Versailles. Mm -hmm. euh, je suis gendarme et je m'occupe particulièrement des enfants qui, qui ont des soucis euh, un peu familiaux, je dirais. D'accord, un métier pas facile. Eh bien, écoutez, j'espère que nous allons essayer de mettre un tout petit peu de gaieté dans oui, votre été et dans votre journée. En tout cas, oui. vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un score à battre qui est de 4 pour le moment. Oui. Euh, je ne veux pas insulter Stéphane, mais effectivement, c'est jouable, comme on dit. <rire> ben, vous venez de le faire. Voilà. Non, non, mais je, je, je, je, voilà, je préfère un petit peu de franchise. Euh, je vois que vous avez une passion pour les jeux de société. Ah ouais, les... ouais. Lesquels en particulier j'adore jouer aussi moi. Euh, moi alors les les Triviales poursuites il y en est sorti beaucoup de versions. Mm -hmm. Il oui. euh, y a un bon jeu de société aussi qui s'appelle le Da Vinci Code qui est sorti il y a quelques années et qui est euh, qui est assez intéressant au niveau des énigmes aussi. Mm -hmm. euh, puis les bon, d'autres d'autres jeux euh, un peu classiques. Et ben, vous savez quoi vous viendrez un jour dans le suivant, on fera une partie de petits chevaux. Ouais, moi, je <rire> de petits chevaux. Euh, Béatrice je vous oui. pose les questions, une minute D'accord Pas une seconde de plus Pour non. tenter d'apporter un maximum de réponses aux questions que je vais vous poser Surtout si vous ne savez pas, vous faites quoi Je passe Exactement, pour gagner du temps Et si vous bloquez sur une question, l'autre qui suit sera sans doute beaucoup plus facile Vous êtes prête C'est parti Top Chrono Quelle ville du Jura est célèbre pour son musée de la pipe Claude, Saint-Claude. Quelle célèbre friandise cache des blagues dans son emballage Caramba. Quel est le prénom de la première dame des états unis Michelle. Dans la mini-série Scène de Ménage, le couple de retraités est composé de Raymond et... Je passe. Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre La, euh, la Lune. Dans quel archipel Sorry. du Pacifique se situe l'île de Pearl Harbor je sais pas, je passe À la bataille, quelle carte est la plus forte L'Ast A quel empereur doit-on la célèbre phrase Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu César. Dans quel sport se distingue le français Tony Galopin L'équitation Quelle chanteuse hispano-américaine est surnommée Gillo Jennifer Lopez Lors de quelles fêtes transforme-t-on des potirons en lampions Halloween De quelle ville française vient le berlingot Euh, Nancy. Quelle princesse a interprété comme un ouragan La Princesse Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco <rire> Je ne résiste pas au plaisir de vous passer ceci. <musique> quand on l'annonçait en la radio, on disait « step de Monaco », ça te faisait ouais. brancher, « step de Monaco ouais. ». J'aimais beaucoup cette chanson. Titre refusé par Jeanne Masse à l'époque. et oui, mais il faut dire que c'était Romano Moussoumara qui écrivait à l'époque pour Jeanne Masse qu'il l'avait proposé. Et donc, du coup, vu qu'elle n'a pas voulu, il l'a proposé à Stéphanie de Monaco. Absolument. Ah J'aime bien quand les, choses, les tubes se font par hasard. Bien sûr. Bon, est-ce que vous allez avoir un bon score Ce ne sera pas le fruit du hasard, Béatrice, mais de votre talent dans vos réponses. On va revenir sur ces réponses avec Caroline. C'est à Saint-Claude, vous avez raison, que il y a le musée de la pipe. Ah j'ai saisi. Saint-Claude, c'est le titre de la chanson de Christine oui. and the Queen. J'adore Christine and the Queen. Et si on parle de Saint-Claude, je préfère accentuer sur Saint-Claude que sur la pipe. Oui. Pourquoi tout le monde me regarde dans le suivant en attendant que je fasse une vanne Non, il n'y aura pas de vanne. Je suis désolé, il n'y a pas de vanne. Alors, vous avez passé sur scène de ménage. Euh, le, visiblement, le nom de la compagne de Raymond ne vous revenait pas. C'est Huguette. Ah oui. Et c'est Marion Gamme qui euh, joue Huguette. Ouais. Vous lui faites les niveaux, contrôle technique, euh, révision, enfin la totale quoi. bah je vous l'amène. Ah quand même, tu te décides d'appeler le garagiste Non, le chirurgien il te prend tout de suite non, je déconne jamais j'aurai les moyens pour un tel chantier ma pauvre il est charmant ce Gérard Hernandez alors l'étoile la plus proche de la Terre ce n'est pas la Lune c'est ah le non. Soleil oui une fois le stress passé vous oui, avez retrouvé l'archipel du Pacifique qui se situe, sur lequel se situe l'île de Pearl Harbor c'est l'archipel d'Hawaï ah oui. alors dès qu'on a parlé de cartes à jouer comme vous êtes joueuse vous avez tout de suite su que c'était l'As Jules César a bien Dit Veni Vidi Vici, à savoir oui. je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Oui. Moi je dis juste j'ai vaincu. En général, les gens comprennent. Dans quel sport se distingue le français Tony Galopin Alors, Galopin, pourquoi pas Vous l'avez mis sur un cheval. Alors, vous enlevez deux pattes, vous ajoutez des roues, et ça devient du cyclisme. On a voilà. voilà d'ailleurs un point sur le Tour de France, là, tout à l'heure, dans les infos de 11h sur RTL. Bon, alors, Béatrice, ça nous donne quoi Ça nous donne huit bonnes réponses, Béatrice. Eh bien... Et eh oui, bien c'est pas mal. C'est mieux que 4 Donc pour l'instant vous êtes le record à battre. Donc appelez le 3210. Et puis surtout le défi selfie que nous avons lancé, une petite photo avec une casquette, un chapeau, un sombrero, quel que soit le couvre-chef qui vous protège du soleil, vous prenez une photo, vous l'envoyez avec le hashtag RTL Quiz. Béatrice, je vous embrasse, je vous offre une montre RTL. Ah c'est super, merci beaucoup Et eh bien merci à vous d'avoir pris et le temps d'appeler Evo. Et, et peut-être à tout à l'heure, Bien sûr. Vous pouvez le faire, hein. Une minute. Il vous suffit d'une minute pour jouer avec nous. Et vous savez quoi Ce petit extrait de Saint-Claude m'a donné envie, là, de vous balancer un petit Christine and the Queens. Quelle bonne idée! Oui, J'adore cette fille. C'est Christine, justement, et c'est tout de suite sur RTL, la première radio de France. livre par la fin. and the Queens. Sur RTL 3210, vous avez une minute, vous allez jouer avec nous sur le grand quiz de l'été. Vous envoyez RTL par SMS au 7490, ça peut vous arriver aussi. Et puis le défi c'est le fil à hashtag RTL quiz On va accueillir quelqu'un en direct sur l'antenne d'RTL juste après ça. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. du retour.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 Le grand fils de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant Le grand quiz de l'été. Quel plaisir de vous accompagner tous les jours entre 9h15 et 11h sur RTL. 11h, c'est Sidonie Bonek et Thomas Hugues qui vous donneront une nouvelle fois rendez-vous. La curiosité est un vilain défaut. On était en Italie tout à l'heure. Et bien justement, deux sujets qui vont nous amener en Italie ce matin. Divorce à l'italienne et puis nous parlerons de la croustillante histoire de la pizza. Rendez-vous tout à l'heure pour se mettre en appétit entre 11h et midi et demi. Mais pour l'instant, j'aimerais que nous accueillions ensemble sur l'antenne d'RTL Cédric Bonjour Cédric Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour Cédric Bienvenue sur l'antenne d'RTL Alors Cédric, vous êtes notre euh, gagnant entre guillemets De notre défi selfie du jour oui. Avec le hashtag RTL Quiz Vous avez posté une photo de vous magnifique Je vous laisse, Cédric vous savez quoi Je vous laisse vous décrire <rire> Eh bien j'ai tout simplement un cul de poule C'est-à-dire un récipient sur la tête. Voilà. C'est bien de le préciser. C'est euh, très bien de préciser ce qu'est un cul de poule. Puisque, avant que vous envoyiez la photo, j'ai dit. donc je vous, je vous livre les coulisses de cette émission. Je dis à Caroline, il a un cul de poule sur la tête. Et Caroline ne savait pas que c'était un saladier qu'on utilise euh, dans en la patisserie. cuisine. On est d'accord, Cédric. Et notamment un Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on est passé à côté d'un incident grave. Si on disait à Caroline, voilà, rentré dans un cul de poule de la farine, du chocolat. <rire> J'imagine l'animal, et on était à deux doigts d'avoir une plante de la SPA. Bon, c'est Il va falloir répondre aux questions que Caroline, justement, va vous poser. Peut-être avec la bouche en cul de poule. <rire> euh, il va falloir que vous donniez un minimum de 8 bonnes réponses. C'est le score pour l'instant atteint par Béatrice, d'accord Je vous rappelle que c'est la deuxième heure ce matin. Chaque heure, il y a un voyage à gagner. Voyage à Disneyland de Paris pour 4 personnes. Et vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge. Petite cerise sur le gâteau. Et vu que vous êtes pâtissier, vous savez de quoi je veux parler. Vous pouvez gagner 1000 euros 4 si tenté que vous donniez 10 bonnes réponses d'affilée Est-ce que vous êtes d'accord Cédric Bien sûr, je suis d'accord et je suis prêt Et bien si vous êtes prêt, Caroline l'est aussi Attention, Top chrono c'est parti Quel fruit plonge Blanche Neige dans un profond sommeil Une pomme Les billets de 10 euros sont bleus, vrai ou faux Faux Quel animal est le bonobo Un singe Quelle taxe a été supprimée en France à la grande joie des automobilistes La vignette. Sur quelle place parisienne le roi Louis XVI a-t-il été exécuté Passe. Dans quelle partie du corps se situe le radius Passe. Quelle couleur est aussi un stade de cuisson Bleu. Qui a écrit le père Goriot Passe. Combien y a-t-il de minutes dans une heure et demie 90. Quel groupe accompagnait Bob Marley Les Willers. Quel légume fait pleurer lorsqu'on l'épluche Les oignons. Dans quel département se situe la ville de Clermont-Ferrand Passe. Combien de fois l'équipe de France de football a-t-elle remporté la Coupe du Monde Une fois. Dans quel sport utilise-t-on un ti Pardon Dans quel sport utilise-t-on un ti Je passe. Comment appelle-t-on l'habitation d'une colonie d'abeilles Une ruche. Et la ruche, bien entendu, c'est bon, vous marquez un point grâce à la ruche. C'est le générique du miel et des abeilles, rapport à la oui, ruche. Vous l'avez crois... compris. Je croyais que c'était le bruit des abeilles. <rire> bon, alors le tee, on l'utilise dans le golf. C'est le petit support sur lequel on pose la balle. Ah, D'accord. Le tee ah. du golf. Le puits dôme est le département où vous trouverez, à n'en pas douter, la ville de Clermont-Ferrand. Clermont vous avez bien répondu. Pour Bob Marley, oui, le groupe qui accompagnait le pape du reggae s'appelait bien les Wailers. à qui le doit-on On le doit à honorer de Balzac, Balzac. Oui, écrit en 1835. Alors, euh, sur quelle place parisienne le roi Louis XVI a-t-il été exécuté Si vous étiez un peu plus attentif euh, Ou un à la peu plus vieux <rire> de Laurent Deutsch, tous les matins aux alentours de 9h10 sur RTL, vous auriez sûrement entendu parler de cette place de la Concorde. Pourtant, le... j'écoute RTL de 23h jusqu'à jusqu vous. Eh bien, vous faites bien. Alors, donc Louis XVI a été exécuté place de la Concorde. Le Radius, il est dans le bras. Dans le bras. Et puis, je crois qu'on a, euh, a fait le tour. Ça nous fait un total de combien Eh bien, ça nous fait un total de 10 bonnes réponses. Génial. Eh bien oui, c'est bien. Je vous confirme. 10 bonnes Et réponses, oui. Cédric. Vous pouvez prétendre au séjour à Disneyland de Paris. Réponse tout à l'heure, avant 11h du matin. D'accord D'accord. Cédric, un petit coup de, de vaisselle hein, Pour euh, le cul de poule Avant de vous en servir pour continuer à cuisiner on est ah, d'accord <rire> On vous embrasse, à tout à l'heure Merci à vous, à tout à l'heure 10h36, c'est RTL Attention, je passe en mode séducteur Caroline Vous ne pourrez pas résister Non Marvin Gaye Peut-être mon chanteur préféré au monde Le disque numéro 1 sur une île déserte Alors j'ai pas l'île déserte mais j'ai le chanteur. Il vous en faut toujours plus, j'ai l'impression. <rire> I heard it through the grapevine. de Grevein, Marvin Gaye et ce titre vous le retrouvez dans le coffret 4 CD Beach Party 2 élaboré par notre camarade George Lang qui vous donne rendez-vous tous les soirs sur RTL avec les plus grands hits des 60s mais également des 70s, des 80s et vous plongez dans l'ambiance californienne que George adore c'est tous les soirs sur RTL Beach Party à 22h30.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 Toujours le grand quiz de l'été sur RTL Jouez avec nous, une minute chrono Vous appelez le 3210 Vous envoyez RTL au 74 900. Et comme les candidats qui ont joué avec nous jusqu'à présent Vous pouvez gagner des week-ends à Disneyland Paris Voilà, c'est ce qu'a fait Karine en appelant le 3210 Et pour doubler ses chances, elle a aussi envoyé un SMS Elle a bien raison, bonjour Karine Bonjour Christine Alors moi je m'appelle Caroline, Caroline pardon, Mais Christine oh. est un joli prénom Pour ceux qui les portent <rire> y Excusez-moi Caroline, oh, je m'en veux Mais, mais ça non, c'est déjà le, un petit coup de stress Caroline ça va bien, c'est Jean-Louis qui vous parle Non c'est Bruno Mais <rire> <rire> oui, un petit coup de stress voilà mais ça. Vous savez quoi, Et soyez zen Je le dis à chaque fois, vous arrivez sur l'antenne d'RTL Vous oui. êtes bien respiré <rire> j'ai un poids qui me pose sur les épaules. L'année dernière, j'ai joué avec vos confrères, j'ai perdu. Et mon fils me dit, maman, essaie de gagner des places pour Disney. Mais c'est ça le problème. Il ne faut pas jouer avec les confrères, il faut jouer ce matin. Voilà, c'est tout. C'est oui, aujourd'hui. Vous, vous êtes dans l'œil du cyclone, bon, Karine. Et je peux <rire> vous dire qu'on va tout faire pour vous offrir ce séjour. En plus, vous savez quoi J'emmènerai ma petite fille avec moi. Je pense qu'elle sera heureuse de voir Elsa. Elle adore, elle adore, elle adore Elsa. Bon, écoutez, en tout cas, vous positivez, vous vous projetez déjà à Disneyland Paris, ce qui est ah très oui. bon signe et ce qui est toujours un moyen de gagner la pensée positive. Alors, je vois que vous nous avez précisé qu'on prend votre mère pour votre sœur. Oui, mais tout à fait. vous n'avez pas précisé si ça vous agace ou si ça vous bah, vexe Enfin, je, ça sur le coup on va dire que je suis un peu gênée parce que voilà j'ai que 40 ans 41 ans pardon et voilà ça fait toujours bizarre de bon c'est flatteur pour ma maman ça c'est tout à fait flatteur pour elle ah ouais. après pour moi c'est un peu plus gênant <rire> quand même <rire> Écoutez, tant qu'on ne vous demande pas si c'est votre fille, je vous avez euh, encore une euh... bonne marge. Non, voilà, voilà. Si le jour où on me demandera si c'est ma fille, je vous garantis que je cours tout de suite voir, voir qui de droit pourra venir de 10 ans. Eh ben, on se verra dans la salle d'attente. <rire> en tout cas, je vais vous laisser entre les mains expertes de Bruno je... Guillon. Il va vous poser des questions à un rythme effréné. Il faudra répondre à une vitesse effrénée également. Oui. Surtout, on... en revanche, si vous avez des hésitations, passé, voilà, il faut marquer le maximum de bonnes réponses, je vous rappelle que pour cette deuxième heure il y a 10 bonnes réponses à battre pour gagner ce séjour pastron. à Disneyland de Paris et je crois que vos enfants comptent sur vous tiens je vous ai remis oui. un petit coup de pression, ça ne coûte rien c'est pas gentil, c'est <rire> pas, pas gentil vous vous vengez de mon raté du coup je de... me venge mais Christine vous embrasse quand même Karine <rire> oui Bruno allez on y va, c'est parti. Dans quel pays cuisine-t-on le poulet au tandoori L'Afrique. Quel est le nom du plus grand désert africain Le Sahara. Quel a, été, qui est, quel a été le premier français sacré champion de basket aux états unis Tony Parker. En France, quelle fleur était le symbole de la royauté Le lys. Dans quel village se trouve la maison du célèbre peintre Claude Monet Nice. De quel instrument joue Pierre Richard dans le Grand Blond Le violon. Qui a composé la marseillaise Roger Deville. Quel instrument de musique est produit par les marques Gibson et Fender Guitare. De quelle ville le pruneau est-il la spécialité Assa. Quelle équipe a remporté la Coupe de la Ligue de Foot cette année Je passe. Quelle avenue new-yorkaise est célèbre pour ses théâtres Euh, New York. Quel trophée on jouait, on jouait. reçoit le vainqueur du Paris-Roubaix euh, Je passe. Sur un clavier d'ordinateur, quelle lettre vient après le A Le Z. Quel prince partage la vie de Camilla Parker-Bowles euh, Le prince, le prince euh, Will, euh, Charles. Comment s'appelle le chanteur des Guns and Roses euh, Axel. Ah. Et... Est-ce qu'on n'aurait pas un petit Guns and Roses en illustration sonore, Monsieur Touchard, qui réalise cette émission. Cette reprise de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Bon alors, Caroline. Est-ce qu'on frappe aux portes du paradis avec les réponses que vient de nous donner à l'instant la belle et douce Karine On va voir vos euh, bonnes réponses, vos mauvaises, et puis après on va vous dire combien vous avez obtenu. D'accord, Karine D'accord. Allez, Caroline, c'est à vous de jouer. Alors, le poulet tandoori, ce n'est pas en Afrique qu'on le cuisine, c'est en Inde. Ah, en Inde. Eh, oui. C'était pas loin. Oui, mais j'étais trop vite. Non, on est, oui, sur, euh, oh, oui, de, on on est sur milliers de petit... kilomètres. Oui Mais bon, <rire> un coup d'avion. Je suis si bonne en cuisine. Souvent, souvent, les gens arrivent sur la corne de l'Afrique, ils disent Je mangerai bien vous les tendres nourrices, c'est à côté, c'est en Inde. Ils partent à la nage, et puis en général, franchement, au bout de 2-3 ans, ils y sont. En tout cas, vous avez raison, c'était bien Tony Parker, notre premier français, chaque sacré champion de basket aux États-Unis. Nous l'adorions jusqu'à ce qu'il chante. Il a chanté ouais. Vous ne savez pas qui chantait Et pour cause <rire> pas avec Tony Parker qui est quelqu'un de particulièrement ah bah, si chante pratique. avec lui c'est clair enfin carton mais nouveau, carton, euh, carton pâte <rire> ma maman elle peut chanter oui moi pas <rire> alors le village dans lequel se trouve la maison du célèbre peintre Claude Monet n'est pas à Nice elle est à Giverny ah et bah, elle se visite euh, vous avez raison le grand blond c'est bien du violon qu'il joue en oh, petit extrait de Pierre Richard je suis un grand fan ah, c'est génial ce film il est génial Pierre Richard est excellent dans ce film Ouais si j'avais été mis à l'époque j'ai surpris à l'instant dans une camionnette de livraison. J'étais vos sur des plantes vertes. Il se disait des horreurs. Un feu rouge m'arrête à foutre d'une camionnette. J'entends la voix de Paulette. Alors je suis tombé de vélo. François, c'est la première fois que je tombe de vélo. Non, enfin, c'est absurde. Palette dans une camionnette de fleuriste. Elle a dit "Maurice, c'est un pauvre type." Puis s'est mise à dire des horreurs. François, ma femme est une hystérique. Pour l'aide pour l'aide pour l'aide pour l'aide pour pour Je pourrais me le refaire aujourd'hui en DVD euh, le groupe ah, oui, bon du oui, sur oui, noir. Quelle équipe a remporté la coupe de la Ligue de football cette année Enfin, le PSG, le Paris Saint-Germain. Moi personnellement, je suis pas foot. Oui, moi non plus. Et Mais bon, comme je suis dire. parisienne, il m'arrive de, de me renseigner sur le PSG, je vous le Non, moi c'est la SNL voilà, et Moi qui suis, la SNL, fan, qui, qui suis fan de l'Olympique de Marseille Je suis pas très foot non plus en ce moment <rire> L'avenue new-yorkaise Célèbre pour ses théâtres c'est Broadway Vous oui, avez dit malheureusement New York, new York Et c'était un, un petit peu trop tard ouais. Et quel trophée reçoit le vainqueur du Paris-Roubaix Eh bien écoutez c'est un pavé Ah bon ah ben voilà. oui, parce que c'est l'une des plus anciennes courses cyclistes qui a ça été créée en 1896 et elle, <rire> est, euh, elle est couverte de pavés c'est une course très difficile Oui je connais, oui, oui je sais que c'est la route pavée mais je ne savais pas qu'il s'est un pavé Tout ça nous amène à, Karine. à un chiffre Oui, c'est ça Est-ce est, est qu'on lui donne Oui on va lui donner Allez. Inutile de la faire patienter plus longtemps Vous avez obtenu 10 bonnes réponses Ce tout qui vous réponse. met à égalité avec Cédric Qui a joué tout à l'heure Peut-être serons saurons nous amenés à vous départager Sur l'antenne d'artel. En attendant on vous offre une montre, je vous embrasse Karine Merci Bruno, moi aussi je vous embrasse Et vous savez quoi, on a encore le temps On a le temps de jouer, donc là, vous avez quoi Vous avez 3 minutes, vous envoyez RTL Au 74 900 Ou alors vous appelez le 32 10. RTL Et 32 10, à vous de jouer du film, ça donne envie de sautiller sur place. Oui, tout à fait, je le fais tous les matins. <rire> Bande originale du film flash dance Michael Sambello sur RTL. Le grand quiz de l'été, dernière ligne droite. Pour l'instant, le suspense est à son comble puisque nous avons deux auditeurs qui ont cumulé dix bonnes réponses. Karine qui a joué tout à l'heure, mais également Cédric. Lequel des deux va repartir avec un séjour à Disney Peut-être aucun des deux. Peut-être aucun des deux, absolument, puisque nous allons avoir un autre candidat en ligne. Exactement, il s'agit de François. Bonjour François Oui, bonjour Bruno, bonjour Caroline, bonjour François, bienvenue sur RTL, François. Ah, très heureux de vous avoir. Eh ben, vous savez quoi, c'est un plaisir partagé, d'autant que ben je oui. vois que vous êtes un auditeur fidèle depuis, depuis 1960. Depuis 1960. En bon, oui. sachant qu'RTL, Radio Luxembourg, vous étiez pas né, les enfants. Euh, non, je vous confirme. <rire> Mais euh, mes parents, écoutaient déjà, donc, euh, ah, oui, du oui. coup, j'étais un peu bercé avec RTL. Ah, bon, oui, oui. François, notre je voilà. vous sens extrêmement dynamique. Je sens que vous êtes oui. un retraité. Très dynamique François Ah oui oui oui Dynamique Bah oui oui J'ai toujours été D'accord C'est quoi vos hobbies Ah mais Obi, je suis vice-président d'un conseil du village à Reveille-Malmaison. D'accord. Et je suis grand-père d'un petit garçon qui s'appelle Naïl qui va avoir 3 ans. Et vous croyez pas qu'il serait heureux d'aller à Disneyland Paris, ce petit garçon Ah je pense que oui, les parents aussi. Moi pas tellement parce que je suis pas très animé <rire> bon, euh, Mais, mais vous, ça vous, savez... fait rien. Mais eh, vous si? pouvez manger. Et eh, je peux oui. vous dire que Disneyland oui, oui. Paris, même si vous ne faites pas les attractions, c'est très très beau à voir. Moi j'ai amené mes parents, c'était magique. Et du ah, coup, ah, si j'avais mis ma mère dans Space Mountain, elle m'en aurait voulu, je pense quand même. <rire> bon alors... François, c'est Caroline oui. qui va vous poser des questions. Vous ah, connaissez le principe Caroline. Oui, que je connais bien aussi. Une voilà. minute, oui. pas une seconde de plus. Pour répondre à ces questions, vous cumulez un maximum de bonnes réponses. Euh, en tout cas, plus de 10 et vous gagnez le séjour à Disney. Et si en plus, tenté, vous donnez oui, voilà. 10 bonnes réponses d'affilée, vous gagnez 1000 euros. Vous êtes prêt, François eh ben, youpi. <rire> Je suis prêt. Eh bien, c'est parti. Merci, Bruno. Avec quel fruit fabrique-t-on la tapenade euh, Avec quel Avec quel fruit fabrique-t-on la tapenade L'oignon. Quel film de Steven Spielberg sort aujourd'hui sur les écrans Je ne sais pas. Quel romancier a écrit le livre La fille de Brooklyn paru en mars dernier Je ne sais pas non plus. <rire> Avant l'euro, dans quel pays payait-on un pesetas? En Espagne. Comment s'appelle l'inventeur farfelu ami de Donald Je ne connais pas. Dans quel groupe comique Jean Dujardin s'est-il illustré Euh... Ah, je sais plus. Je sais plus. Oui, je sais, mais je sais plus. Voilà. Quel personnage de manga des années 80 était surnommé le corsaire de l'espace Je ne sais pas. <rire> Quelle étoile indique précisément la direction du Nord L'indice de la direction du Nord L'étoile qui indique la direction du Nord Ben, la boussole. Euh. Alors... Bon... Oui. François, on va mettre oui. ça sur le coup du stress mais vous le disiez en préambule, l'essentiel c'est de participer, de participer Exactement. Mais oui, mais oui. je ne vous cache pas que vous avez déstabilisé oui, y chose, fortement <rire> Caroline avec votre tapenade d'oignon oui. <rire> excusez-moi oui, tout, <rire> tout à coup je euh, me suis dit quand ça pique va bien et quand on est en c'est euh, oui, pour ça François que je ne me moque pas je sais que c'est un exercice compliqué en tout cas donc c'était oui. la tapenade d'olive vous avez passé le film qui sort aujourd'hui sur les écrans avec RTL Magnifique film Le bon gros géant euh, Dont Danny Boone euh, D'ailleurs euh, Auquel Danny Boone Prête sa voix euh, Vous avez passé Sur le roman La fille de Brooklyn C'est Guillaume oui. Musso C'est Géo Trouve-Tout L'ami de Donald Qui est inventeur farfelu Les nous oui. c'est nous C'est ça le mot Que vous avez trouvé Les nous c'est nous bah oui, bah oui. Le groupe comique Avec oui. Jean Dujardin Bah oui ben oui. C'était une chanson qu'on écrit on écrit ça avec Bruno en 20 minutes devant le carré blanc dans un restaurant chinois. C'est à l'époque des Boys Band et World's Apart. On avait vu un C'est vrai qu'un voilà. jeep y était dingue, quoi. Ah Ils voyaient ça. Bah, bah, vous là. avez ah. joué ah. ça devant eux. Quoi. Ah, bah devant eux, oui. C'était l'émission Flashback ouais. sur M6. Ah eux, ouais, Flashback ouais. sur M6 et interview de Laurent Boyer euh, à oui. l'époque. Et puis c'est oui. Albator, le corsaire des années 80, personnage oui, de manga. Ça, oui. Mais bon, c'est pas grave. Et l'étoile polaire qui indique le nord. Bon. Oui, oui, oui, la boussole, ça <rire> Euh, moi, vous savez quoi, François J'ai envie de vous offrir une montre RTL. Ah, Bruno, ça, alors, euh, Bruno et Caroline, alors là, vous faites un, un cadeau énorme. Eh ben, vous savez quoi Ça nous fait bien plaisir. On vous embrasse, François. Eh ben, merci, puis bon été, mes enfants. Merci, on vous embrasse merci. bien fort. Bravo bon été, pour votre fidélité. Bientôt. Bon, dans quelques instants, nous allons réaccueillir au téléphone Karine et Cédric. Karine, vous êtes là Oui, je suis là, j'attends, j'attends. Karine, dit bonnes réponses. Cédric, oui. je suis là. 10 bonnes réponses. Lequel de vous deux va partir à Disneyland Paris Tout frais payé Réponse. Juste après ça.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 C'est RTL le grand quiz de l'été et donc nos deux candidats qui pour cette deuxième heure se sont illustrés il y a Karine qui habite en Lorraine à Neuchâteau, qui est là Karine oui, il y a jo. Cédric qui euh, s'est inscrit via les réseaux sociaux hashtag RTL quiz Cédric Je suis là. vous avez tous les deux bon en chance, antenne Cédric. répondu à une question c'était une question subsidiaire pour vous départager Et la question était la suivante. En combien de langues le réseau social Facebook est-il disponible Cédric, quel chiffre avez-vous donné Il me semble que c'était 32. Karine, quel chiffre avez-vous donné je, je crois que j'ai donné 50. Ah. Je ne sais plus quel chiffre j'ai donné. Vous avez donné en effet le chiffre 50. Le tout, maintenant, est de savoir quel est le chiffre exact. Je pense que Cédric euh, doit être plus proche. Il y a du Mago, du Basque, du Berman, du Galicien, du Malgache, du Khmer, du Japonais. Ouh là là, il y en a beaucoup. Au total, il y en a 93. Karine, vous oui passez oui Oh merci, Bruno. Oh merci, mon oui fils, c'est heureux. Oui imaginez. Oh, c'est génial. Merci, Bruno. Merci, Bruno. Ah, vous en Karine, bien. vous êtes en train de vous, me donner la larme à l'œil. Oh, êtes... bon. oh, merci. Ah oh, merci. Titi va pouvoir voir sa princesse adorée. Merci, Bruno. Merci beaucoup. Bon. oui, ah, libérez, délivrez. Je vais la chanter toute la journée. <rire> Ma fille en vacances actuellement. Je vais la publier. Je vais lui dire que quand elle rentre, j'emmène sa fille à Disneyland. Ça va être Ça, génial. Oh, ouais, écoutez, c'est très touchant. Oh, merci, Bruno. C'est pour quatre euh... personnes. Et quatre Caroline a participé oui, car... aussi, hein, quand même. Oui. Non. Là, non, moi, que j'aimerais bien te remercier aussi. Vous avez l'air tellement heureuse. Vous passerez deux jours de rêve avec les entrées illimitées pour les deux parcs. Euh, Disneyland Land Paris, Walt Disney Studio. Et vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge. Et on vous offre les déjeuners également. On vous embrasse, Karine. Je vais vous chercher des, petites, euh, des petits produits de notre région de la Lorraine. Et je vous fais un colis, je vous l'envoie. C'est très gentil. Cédric merci. Cédric, bon bah écoutez sa, sa victoire fait plaisir et je suis sûr que même vous vous êtes heureux. Bien sûr. Cédric, on vous embrasse. On va se retrouver demain sur l'antenne d'RTL d'RTL, chère Caroline. Tout à fait vous êtes sur RTL, il est 11h Les infos avec Julien Sellier. bonjour. Bonjour à tous, trois militaires français ont été tués en Libye, annonce du ministère de la Défense. Pour la première fois, le gouvernement confirme ainsi la présence de certains de nos soldats dans ce pays. Le communiqué évoque, je cite, la perte de trois sous-officiers en service commandé, pas davantage de précisions pour l'instant. Après quatre jours d'audition, garde à vue prolongée pour une connaissance du tueur de Nice, un homme de 22 ans. Quelques minutes avant l'attentat, il avait reçu un SMS de Mohamed Lawesh Boulel, SMS qui faisait référence à des armes. Au total, 5 personnes restent entendues dans les locaux de l'antiterrorisme. Non loin de Nice, à Cannes, le maire Les Républicains annule un feu d'artifice dans le cadre d'un festival pyrotechnique. Il devait être tiré demain une semaine jour pour jour après la tragédie. Pendant ce temps-là, mise au point de Bernard Cazeneuve, l'état d'urgence ne peut pas être un état permanent. C'est ce qu'indique le ministre de l'Intérieur dans une interview au Monde. En tout cas, cet état d'urgence a été prolongé de 6 mois par l'Assemblée tôt ce matin. Retour progressif à la normale gare du Nord à Paris, toujours des perturbations en direction de l'étranger. 6 Eurostars ont été annulés.